50 languages Je compte Je compte 1 2 3 2 3 Je compte jusqu'à 3 Je compte jusqu'à 3 Je compte de nouveau Je compte de nouveau Quatre. Cinq, six. Quatre, cinq, six. Sept, huit, neuf. Sept, huit, neuf. Je compte. Je compte. Tu comptes. Tu comptes. Il compte. Il compte. Un, le premier. Un, le premier. Deux, le deuxième. Deux. Le deuxième. Trois. Le troisième. Trois. Le troisième. Quatre. Le quatrième. Quatre. Le quatrième. Cinq. Le cinquième. Cinq. Le cinquième. Six. Le sixième. Six. Le sixième. Sept. Le septième. 7 Sept, le 7e 8 Huit, le 8e 8 Huit, le 8e 9 le 9e 9 le 9e Veuillez visiter notre site 3xwww.book2.de pour le livre et les textes